Unité 7, leçon 1, séquence 15. Lina et Jean-Louis font connaissance. Alors, Lina, ça se passe bien chez nous Très bien. Le travail n'est pas trop difficile Je le trouve intéressant. Et les collègues Je les aime bien. Et ils m'aiment bien aussi, je crois. Une coupe de champagne Je vous remercie. À votre séjour en France. Et qu'est-ce que vous faites à Paris quand vous ne travaillez pas Je vais voir des expositions je vais à des concerts. Ah Vous aimez la musique classique Je l'aime bien. Vous connaissez la deuxième symphonie de Brahms Non, je ne la connais pas. On la joue samedi à l'Opéra Bastille. Je peux avoir des places. Je vous invite.、Euh, samedi. Je ne suis pas libre samedi. Je vais à un anniversaire. Je suis désolée. Ludovic. Je vous présente Ludovic d u b r o u k Il travaille au service informatique. Monsieur Jean-Louis Patient, le chef du service marketing. Mon chef. Enchanté. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes informaticien Oui. Je fais un stage. Comme Lina. Excusez-moi, je vous laisse. Je dois voir une collègue. C'est une belle bien. C'est une belle petite. Excusez-moi, mon gueule. C'est un visage. Je vais o u s dire ce qu'on C'est galère.